Commune que les siens peut engendrer des malentendus. Soyez polis dans vos paroles et vos actes. Un incident peut avoir des conséquences mitigées. Répondez rapidement aux courriels et b é n é f i c e z Vous pourriez bénéficier d'un excellent service. マガジンをお手伝いでいきましょ s